Vous savez, nous l'avons clairement exprimé, nous ne sommes pas des réanimateurs politiquement corrects. Nous, ce que nous aimons et apprécions par-dessus tout est le chaos et nous le propageons bien. <rire> ne faisant pas exception à cette règle cette semaine, nous aurons pour vous un choix musical tout à fait éclaté et à la fois malsain. pour vos fragiles esprits instables d'auditeurs bizarroïdes. Et sans plus attendre que le chaos débute et vous lacère le corps et l'âme tel l e une légion déchaînée de l'enfer. <rire> Voici réanimation. Et c'est bien pire parfois d'avoir un médecin maudit et son assistant hérétique, surtout lorsque, à chaque visite que l'on vous fait, une partie de vous devient manquante. Mais laquelle? Priez pour ne pas y survivre. e n f i r é cause fear is our fucking business. Parce que la peur est notre putain We are undead incorporated. e Cause Pandragon said so. b e c a u e Pandragon l'a dit. Go. Vivant!、Oh, vivant! N'attendez plus e commandez dès aujourd'hui notre Saint-Equipe. Des heures de boucherie en perspective. Le Saint-Equipe est un peu de signé en derde. u n c o m p o r e u s e famous zombies.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 Christian Laflamme nous présente le nouveau son de son projet, Les g o r i l l aux Main s Rouge, s maintenant disponible en mini-album chez Archambault et au Colimaçon Centre-Ville Trois-Rivières. Pour plus d'informations, r i v e r n a t i o n c o m Les g o r i l l aux Main s Rouge. s Vous êtes étudiant dans le domaine de la santé?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 C'est fou ça. 89 points. Je ne vous souhaite pas la bienvenue en cette nouvelle édition de. r é Animation en Aye, ce ton 16. De... <rire> Fuck <rire> you. <rire> en cette édition du 16 novembre de l'heure de disgrâce 2010. Pauvre temps! <rire> Nous avons maintenant ici même à réanimation notre propre traducteur maison. Non, non, mais Grim, on ne se fera pas taper ses doigts, là, au mat. Là. Non, on est u t e f a i s correct dans ce qu'on fait. Parfait, ça. Écoute, c'est important que nos auditeurs. Soit informé des messages subliminales qu'on leur passe de ça de façon précise. Tu、oui. s e vas-y, vas-y. S'ils savaient tout ce qu'on leur passe, j'imagine qu'il y en aurait beaucoup déjà qui seraient probablement dans un état catatonique avancé. C'est ça, tes 2013 zombies, hein? Oui, déjà 2013 zombies vendus, mes amis. Peut-être en fait, même plus que ça, faudrait que je vérifie. Ça, ça part comme des petits zombies c h o u e t s Eh, i Ben, en fait, tu y i d e s je devrais <rire> dire. À peine, à peine. À peine sorti du. À peine sorti du crématorium.、Oui. Euh, donc, euh, ceci étant dit, il est présentement 21h35,、euh, et vous voulez entendre, avant cette、euh, panoplie de publicité, la formation, e h t r i p t i c o n Excellente formation. Oui, c'est vraiment Avec bien. Avec Tom Warrior, e、euh, ex Celtic Frost. Oui. Thomas Fisher de son vrai nom. Thomas Gabriel Fisher. Oui. Thomas Gabriel Poisson. Oui, effectivement, mais ou fisher, ou t'es plus、euh, pêcheur. Non, non, mais poisson, ça sonne mieux. Bon, <rire> ben, je viens de congédier le traducteur. n o n mais tu sais, des fois, quand traduction, faut que tu joues un petit peu avec les mots. Oui,、là. et je me suis rendu compte que toi, tu jouais pas assez. o、okay. k Bon. Bref, e u Triptychon,、euh, c'est, probablement l'album qui aurait dû sortir sous le nom de Saltic Frost à la place de Monothéiste. Hmm, ben, non,、Trip、t r i p t i c o n c'est peut-être plus monothéiste qui aurait dû sortir sur le nom t r i p t i c o n finalement. Non, je trouve pas. moi. Je trouve que、Trip、t r i p t i c o n est comme à la fois très Celtic Frost, mais en étant très, beaucoup plus d o u l m Oui, oui, c'est sûr. Mais c'est Sigard. e Il a revampé son nom à lui là, en sortant d a t Ben, il a bien problème, fait、là. finalement. o、oh, u absolument. s e n t e n d que ça n'a plus aucun rapport, je veux dire, au niveau du line-up, mis à part lui-même avec Celtic Frost. C'est ça. Ce sont tous de nouveaux musiciens qui sont p o s s i b l e m e n t plus jeunes que, que, Tom en tant que tel, mais ça donne un produit très, très bien. La pièce était A Thousand Lies, qui apparaît sur le seul album studio,、euh, si on veut,、euh, complet de Triptychon, l'album étant é Paris Terra Daemoness, qui apparaît en 2010 sur Century Media. Juste auparavant, nous avions une demande pour,、euh, John Supper, une pièce de, ah, devinez-le, devinez-le. Non, non, c'est pas un i m p o r t a n date. Vous aviez pas grand choix de vous tromper. C'est Vaiva! a、ah! ah, Vaiva dans la période, e Rick Forrest et la pièce Bacteria, qu'on la retrouve sur Phobos, qui est parue en 1997. Déjà. 13 ans. e plus de 13 ans.、Mm. Sur、euh, l'étiquette hypnotique, juste auparavant, nous avions Vision Blake. Une formation que Sinistro, c e t moi, affectionnons particulièrement. Mais qui va être dans le top 10, e、euh, Certes, même oui. Même dans le top 5, j'ai quand même l'impression. Ben là, on s'engage <rire> pour avoir un top plusieurs éditions. Un top, un un top 48. Sinistre, on se rappelle, toi, quand on a voulu faire le True Love Metal, nos meilleures pièces métal, initialement, on le planifiait sur peut-être trois émissions. Oh,、ah, pis on s'est rendu jusqu'à six. On l'a fait jusqu'à sur six émissions,、ah, ouais, là. Ce qui veut dire que c'est facilement,、euh, on s'emballe rapidement. Non, mais nous autres, on aime ça de même. Ben, oui. Donc, la pièce de Vision Blake étant The Outsider, qui t i r a i t de l'album, du dernier album paru de cette formation, Set s a i l to Mystery, qui est paru en 2010, bien entendu, sur A Prophecy. Et nous avions ouvert, e、euh, t encore là, c'était pour nous faire plaisir à, à, à, Juste à nous a u t e s p u Nain de Jardin et à moi, votre cuir. Nain de Jardin. Votre cuir. Me f a u t Jardin et moi, pêcheur de jardin. Un <rire> pêcheur de Nain de Jardin. <rire> o u i c'est ça. <rire>、euh, me faire foutre. Peut-être, j'y penserai.、Euh, Skinny p a p p y Eh oui. Ouais, la pièce, dégâts. Dégâts. C'est important. C'est quoi, c'est-tu pour enterrer <rire> ou déterrer Rudolph g w e t e l Ben, en fait, ça fait 15 ans que Dwayne est décédé. Dwayne, qui é t a i t un claviériste très actif au sein de Skinny p a p p y Il est Mort d'une overdose d'héroïne. Une overdose de synthétiseur.、Et、une overdose de, de Saint-Hubert. Oui. <coughs> <coughs> no Kentucky. <rire> <rire> oui, d'ailleurs, <rire> j'imagine qu'il devait s'abstenir de manger tout court avec ce qu'il prenait comme au-dessus du s a i n t c l a i r Mais Edouard est un clavier i s c e n t repère. Il faisait une équipe absolument extraordinaire avec Excellence、euh, Key.、Euh, Puis, il a laissé un héritage absolument incomparable au niveau de l'industrie l électronique. Un o b e r r i d puis deux, trois petites tracks <rire> ouais, vu, t r a c k s d'ampli. Oui, mais j'ai vu tout à l'heure sur une photo aussi des pédales boss. Là, ça se p e u t à l r e Un e v metal, puis un flanger. Ah, b a i s il fait bien, il fait bien, c'est c o r r e c Oui, oui, oui. Bref, c'est tiré du,、euh, du mini-album, Epic d e g i t qui est paru en 8 6 sur n e t v e r k n e t v e r k d e records. Cette semaine, nous avons des présentations d'albums, bien on entendu. En on où, en a trois, on en a trois, on e u t en d i s c u t r On en a trois. Toi, tu t'occupes de deux, de deux、oui. bandes. Et moi, je m'occupe d'une formation qui est Enslave.、Euh, mais toi, tu as des trucs qui sont encore、euh, probablement. Un peu moins connus. Un、disons. peu moins connus,、ouais. mais qui probablement vont ouvrir les esprits à nos auditeurs. Très possible, là.、Ouais. C'est comme... le but, n'est-ce pas?、Mais、oui, c'est pour ça que je fais ça. Ah, c'était ça l'affaire. b a i s oui. Hey, je t'ai oublié de te demander comment ça allait. Ça va très je bien. M'en fous. Moi aussi, je m'en fous.、Oh, OK. OK. Euh, Sinistro, si tu veux nous parler un peu、euh, r Le premier band qu'on va passer, c'est un band allemand qui a pour nom Imperium Decadence, qui fait dans le, le black metal a s s e z dépressif. f a que, sortez vos mouchoirs. Mais, mais quand tu dis black metal dépressif, veux-tu qu veux dire qu'il y a une dose de doom là-dedans ou quoi? Ben, c'est lent. C'est pas,、okay. pas, pas, pas, pas très très rapide.、Là. Ok, ok. C'est vraiment. Pas,、euh, non, c'est pas du.、Okay. Okay. Fait que c'est du Drop s y C'est o u a i s je drop B, B, abeille. Non, c'est pas les jeux de mots. là. Que je comprends pas de toute manière. Du drop, ton. C'est du drop, drop. Ouais, drop, drop. Ben C'est ça, c'est l'album Procella Vadens qui est sorti sur Season of Mist en 2010. Justement, mes albums, nos albums, c'est tous des 2010 en passant. Oui, effectivement. Euh, Imperium Decadence, bande a l l e m a n d On va commencer avec la pièce Lacrime Mundi. C'est des pièces assez longues. Il、euh, y en a une de 5,01, l'autre de 10,25 et l'autre de 4,53. Fait qu'on vous met ça. Nous autres, on s'en va fumer puis allez vous faire foutre. <rire> non, non, on va, ben... un petit, un petit, on va aller boire un petit jus de fruits. D'accord.、Euh, non, mais on va probablement aller prendre l'air, effectivement. Non, ça, ça.、Euh, parce que. Il faut que les auditeurs comprennent, Sinistro, dans un laboratoire où ce on fait de la réanimation, ça ne sent pas toujours les roses. Non,、hein? non, non. Il doit faire ça en tulipes. Et encore plus quand tu n'es pas loin.、Euh, J'allais le dire. Je lui enlève les mots de la bouche et ce n'est que le début parce et... que probablement après ça, ça va être les dents. Go. Allons-y.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 Christian Laflamme nous présente le nouveau son de son projet, Les g o r i l l e s aux Mains Rouges, maintenant disponible en mini-album chez Archambault et au Colimaçon Centre-Ville Trois-Rivières. Pour plus d'informations, rivermnation.com b b a r o Les i q u l e g o r i l l e s aux Mains Rouges. Sous les mardis d è s 16h, on se la joue avec Marie-Michel l et e Roxane dans l'univers du Indie Rock. On se la joue mardi 16h sur les ondes de Cifu.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 ヴィン・デュー Six minutes. Six, six, six minutes? Six minutes. Et vous êtes à l'antenne de réanimation sur les ondes de Sifu 8 9 You are listening t Sifu FM 19.0. Point point. Oh, fuck you, toi! <rire> <rire> non, j'avoue que c'est rigolo quand même. J'avoue que c'est bien drôle.、Euh, effectivement, vous êtes toujours à réanimation? Oui, oui, oui. Et vous、euh... écoutez les présentations、euh, <coughs> et l'écubration de ce cher s y n i c i e n Et les niaiseries, oui.、Euh, on vient d'entendre la formation Imperium Decadence、euh, de l'album、euh, Procella Vadens avec les pièces Ego Universalis, A Million Moons et Lacrime Monday. C'est sur Season of Mist et c'est paru en 2010. Oui, c'est pas mal bien pour ça. C'est très bien, c'est、ouais. très bien. C'est pas trop vite, c'est pas trop slow non plus. Non, c'est plein. Oui, bien, c'est dépressif, oui, mais、ouais. c'est. Mais ça sonne bien. une bonne、ça. dépression. Oui, ben <rire> J'imagine que quand on ne l'est pas vraiment, ça aide de l'épreuve r、ouais, aussi. Côté e c'est sent bien s t c spectacle s qui sont à viendre,、euh, en fait,、euh, immédiatement dans la région. <rire> immédiatement. Immédiatement, à l'instant? Euh, le vendredi 19 novembre, si je m'abuse, c'est ce, ce vendredi. u là? n Là, là? Ben, là. Là, le, le, le, ben, un petit peu à côté, là. OK. m e un petit peu juste avant samedi.、Euh, théoriquement, c'est dans l'ordre des choses. Peut-être après jeudi ou remac, là. Ben là, je commence à te mêler, l <rire> e s t t u vraiment après jeudi, ça? <rire> je sais plus,、là. En tout cas, c'est vendredi. Oui, OK. Vendredi 19, au Rock a f f i l e Stage, Trois v i a m é t a l présente Fuck the Middle East, qui se veut un hommage à Stone Trooper of Death, et Meu. Meu. Me. Pas m a i s Qui semble être un artiste,、euh, Solo, je ne sais pas.、Euh. Est-ce qu'il regarde passer les trains?、Mmh, quand tu viens d'Abitibi, qu'est-ce que tu fais? Tu regardes passer les trains? Je ne sais pas, moi, je ne suis jamais allé en Abitibi. Moi non plus. Je ne sais pas ce qui se passe vraiment là. Abitibi, mais... ça veut dire lorsque à l a s p a t e arrête? <rire> Les oiseaux virent d'abord. Ouais, c'est ça, c'est ça. Il y a une pancarte dans le ciel, i s t o p Et, il、euh, y a un visionnement du vidé、euh, vidéo, d u du Metal Fest 2010 aussi. Donc, c'est au Rock a f é l e Stage ce vendredi, 19 novembre à 19h. Il en coûte 5 C'est pour tous.、Ça. Et, e、euh, u samedi le 4 décembre, ce qui logiquement devrait être l'autre week-end. Normalement, oui. Le lendemain du vendredi. Du vendredi, pis u juste avant le dimanche. Avant le dimanche. Euh, toujours à Café l e Stage, c'est les formations Merkaba, Sons of Seth, Midnight Crashers et Beyond Atrocity. C'est à 19h30, il en coûtera 8 et c'est pour tous. Beyond Atrocity、euh... qui a trois de mes ex-comparses de Laps of Memory. Qu'est-ce que tu veux que ça nous sacre, ça nous, sac, nous a... aide?、Ouais, je le dis plus le fun. Je veux ça, mais c'est même pas le fun. Allez voir, là, ça va à peine. Ouais, c'est ça. Faut une petite lèche-botte de merde. Pas lèche-botte. Je Fais de la pub, le、ouais, d o i t Tu te fais de la pub. Je Fais pas de la pub, moi. chauvin. Chauvin. Je <rire> m'appelle pas chauvin. C'est vrai, Je m'appelle Sinistrose. Je m'appelle Sinistrose, bon. <rire>、ouais. euh, côté spectacle à l'extérieur, eh bien,、euh, ce dimanche 29 novembre, c'est la formation Epica. En compagnie Scar, Cemetery, Blackguard et des agonistes qui seront au Club Soda. À compter de 19h, il en coûtera 25 et 69 et 30 et 56. Plus taxes. Pour y assister. y a s s i s t e r y a s s i Sté. Ouais. Et bien VIP, 17h à la porte、euh, au coût de 54 et 93 plus taxes. C'est pour tous. C'est disponible via Ticket Pro. Forbidden. Là, je ne sais plus, là, finalement. i i Si le e、si oui, l b o r g va venir, là, je ne sais pas. Alors, on a discuté le、euh, en week-end dernier parce qu'il m'a envoyé la fameuse capsule Tribute to Slayer. OK. Qu'on va diffuser la semaine prochaine. Excellent. Mais il savait pas trop s'il pouvait se libérer pour venir le faire, le présenter en personne au studio ou non. Mais il dit qu'il devrait me confirmer d'ici la fin de la, de la semaine. Euh, donc,、euh, j'ai dit ça parce que Forbidden est un de ses choix, là, t r è s fort présentement à, à ce s h o w Tower, que l'on salue bien bas. Donc,、uh, Forbidden, Evil, Gamma Bomb et Bounded by Blood, que t'as u découvert comme un a t i o n trash. Oui, oui, oui, oui, o Tu m'as dit que c é t a i t b i e n Oui, c'est très bien. c e s bien. Seront Au、euh, Faux-Fonds électrique, s、euh, lundi le 22 novembre de 19h, il en coûtera 20 et 25 taxes incluses pour y assister.、Euh, billet VIP à 17h30 à la porte au coût de 50 taxes incluses, disponible via admission. Mais là, je ne me d e n d e pas de parler de ça. Non,、euh, dit pas、euh, lui. o u e s u e L'autre, on se rappelle jamais de son nom. <rire> T'as-tu vu, Taro, on nous a fait un genre de p e t i t vidéo Oui, j e s a i s puis、oui. il revient tout le temps là-dessus,、oui. puis on a l'air con. Hein? Non, on est con, ils sont pas bien c l a i r on l'est con. Psy, psy, psy, psy, comment est-ce que t'appelles ça? Allez, on, va voir, on va le dire une fois pour toutes. <rire> Psycrotic. Cachanerie. Psychotic. Oui,、oh, je m'en rappelle. Bon, tu vas me faire shifter un site pour rien, t'as vu. <rire> bon, ben, Psychotic sera en compagnie de Keep of Callison, de Pathology, de formation invitée, mardi le 30 novembre à 19h30 à l'Impérial de Québec, l en coûtera 80$ plus taxe. C'est pour tous via Biotech、uh, c i m e r a、uh, Impending Doom, Death,、uh, This or The Apocalypse. Seront au Club Soda le mardi 30 novembre de, de 19h. Ouh là, il y a tout un choix à faire, là. Euh, C'est pour tous. Il en coûtera 22,59, 27,64 plus taxes via billetterie du Club Soda au Club Soda. Puis là, ben, je commence cette année. Cataclysm au mois de décembre.、Euh, d e m o b o r g i r au mois de décembre, le 13. Compagnie des Slaves qu'on va écouter bientôt.、Euh, puis ben, le reste, ah ben, Decide, ça avait été carrément, a i s c é t a t au mois de février. Fin Troll, que je crois bien aller voir. C'est ça, cool, ça. Ouais, effectivement. Rodding Christ serait vraiment bon aussi. C'est juste que ça donne comme un mardi. Ça donne comme un mardi qu'on est ici. Ouais, c'est ça.、Euh, puis le reste, ben, c'est ça.、Euh, voilà. On va procéder maintenant à la nouvelle.、Euh, Présentation, bah, je dis présentation, c'est loin d'être en entier parce que l'album est relativement long. Oui, j'ai cru, j'ai cru remarquer.、Euh, oui, effectivement. D'ailleurs, je me suis restreint à trois pièces de, du nouvel album de M. s t r o n Parce、Wednesday. que les t u n e s sont longues aussi.、Euh, effectivement. Il y a pratiquement pas de pièces qui sont en bas, rarement en bas de six minutes, là.、Euh, donc, on va entendre trois pièces. Juste trois, ben, c'est sûr, il faut quand même laisser place à Sinistros pour passer ses cochonneries. Mais mes cochonneries, tu l'as aimé, mon autre cochonnerie, qui avait juste trois tones aussi? Non, mais j'ai jamais dit que j'aimais pas les poubelles, moi, puis、okay, c'est des cochonneries、vrai. pour autant. Oh, hein? Hein? Timmy sort de ça, encore. Oui, <rire> je les sors régulièrement. <rire> mes frères prennent a i r j u t e m e n ils p r e n d r e l'air ce soir. Ils prennent l'air ce soir? Ouais, e、ouais. t a i t o w r fais pas de montage avec ça, c'est pas <rire> utile.、Euh, donc, Enslave, l'album étant Axioma e t i c a Audini. Qui est paru sur、euh, Nuclear Blast. C'est un très très bon album. C'est du Black Viking, mais c'est une excellente musique. C'est très intelligent. Il y a beaucoup de mélodies là-dedans. Euh, je vous laisse, e、euh, n juger par vous-même, ceux qui sont pas familiers avec Enslave, ou pour le moins qui ne connaissent pas la b a m i e J'étais pas familier avec Enslave, pis j a i é très, é t très, très, très agréablement surpris. Oui, et... c'est vraiment bien. C'est le deuxième album que je connais, deux autres, là, que j'écoute,、euh, que je me procure, pis je trouve ça vraiment bien. On va entendre les pièces dans l'ordre Rado, y Warren et The Bacon. Pas le Bacon, mais The, The, The Bacon. Beacon. Beacon. Et,、euh, Right Fucking Now.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 マグロ C'est fou ça. À Mexico! 89 ans. Sur le net, aussi fou.ca. Mexico Pembro! Well. Bon, c'est une strose qui arrache son micro. Comme d'habitude, quand je p r e n s une affaire, c'est une autre qui le brise. Mais、mm. le p i r e c e s t q u il est en t r a i n d e d é faire, ç l sait que tu ne viens Ça fait penser aux vis qui tiennent fébrilement ton cerveau. Oui, bien, c'est ça. Je me sens, sens d'attaque. Sens... Tu te sens encore au moins. Oui. 22h30, vous êtes toujours à réanimation et nous avons encore 30 belles minutes de musique à vous proposer. Belles. Ben, belles. 30 minutes d'horreur, ça veut dire. Ben non, l'horreur est une belle chose. Ah, OK. Tout dépend de l'angle. De l'angle où on se place pour o b s e r v e r q u e l q u e chose. Moi, on va prendre l'angle、euh, 45 degrés à gauche.、Euh. Ouais. t、mmh. serais bon au football, toi Oui.、Mmh. Au football Des... Au football.、Euh, comme disait. Non, o a i porteur d'eau. Le porteur d'eau. m o n fils ne jouera pas au football. Au football. <rire> Bref, on vient d'entendre la formation Enslave et la pièce de Bacon、euh, qui est tirée de l'album Axioma Ethica Odini. Juste auparavant, nous avions. Les deux e de u t r e s tournées. <rire> T'es trop facile. Il fallait que t'en fasses, c e l à Ici encore, ne pas prendre ses paroles pour en faire un montage. <rire> Moi, j'imagine que. <rire> il il se... arrête quoi? Il va qui... s'en donner à grand-chose. <rire> Quelqu'un qui déciderait de faire un montage à partir des, des, des podcasts qui sont disponibles,、là. puis d'en faire un, un grand montage, il doit avoir suffisamment de preuves pour vous、oh, oui. faire incriminer et intermer. c e s C'est ça. <rire> on, enlève la on vous enlève votre licence, c'est fini. <rire> une licence. <rire> Il faut aller <-il> e s s i n e r la voire elle.、Euh, donc, euh, avant ces élucubrations, on a du bon. Effectivement, la pièce de Bacon,、euh, de Enslave, juste avant, a, a, auparavant, nous avions Warun. Je présume qu'on la prononce comme ça, je ne suis pas très très familier. Ça d o ressembler à ça. Je ne suis, suis pas très familier avec、euh, <coughs> le norvégien. e、euh, u t nous avions ouvert avec Rado. On le retrouve tous sur, sur l'album m Axioma et Tika Odini, paru sur Nuclear Blast. Et c'est un très, très, très bon album. Et notez que N-Steve existe quand même depuis 1991, là, l'air de rien, comme、oh、ça, oui, c Oui, c'est un... C'est en fait, Un jeune parle, vieux band. Oui, effectivement, on parle déjà, là, de...、Euh, un instant, une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix, onze. C'est leur douzième album. Le premier étant paru en 93. Évidemment, le dernier en 2010.、Là. Mais、euh, c'est. Imp... Honnêtement, je découvre cette formation-là. Je connaissais là, pas là, ça, moi. Ben, je, je connaissais le nom.、Euh, c'est le deuxième album, vraiment, là, que, que j'écoute. Et puis, je dois dire qu'autant le premier que j'ai connu, dont j'oublie le titre, malheureusement, ben, je l'ai peut-être ici. là. Ah, c'est Rune, je pense. Rune. R-U-N-N, là. Je sais que r o c k m a Storm. e l a i t comme grune, dans le fond. Oui,、ouais, ça se peut. Je sais、mm -hmm. que Rockman Storm avait corrigé, m e m n é sur la prononciation, mais je ne me rappelle plus ce qu'il m'avait dit. Ah, ok. C'était l s potes-pois dans ce temps-là. Oui, c'est ça. <rire> C'était pas l'avant-dernier, mais celui qui précédait, en 2006. Je le trouvais très bien. Donc, j'imagine que le reste doit être intéressant aussi. Ce sera à découvrir.、Euh, je vais juste vous parler brièvement d'un film que j'ai découvert aussi, en fait, pour la. Quand tu découvres pour la première fois, absolument. D'habitude, ça se voit. Ça se v t un pléonasme. À moins que、là. tu l'aies écouté, que tu sois endormi. puis que... Non, pas celui-là. OK.、Euh, le film, le dernier film dans lequel a joué、euh, Leonardo DiCaprio, un film de science-fiction qui porte le titre de Inception, qui devait être, selon moi, selon ce que j'avais pu lire comme euh, euh, en fait, euh, scénario,、euh, mise en situation, très intéressant parce qu'on parlait vraiment de. Voyager à travers les rêves des gens, les incorporer là-dedans. Ben, c'est à chier. C'est pas écoutable. Non. Un film écout... avec Leonardo qui est pas écoutable, C'est surprenant, hein, parce ouais, que, que normalement, c'est gage de qualité.、Ouais. Honnêtement, moi, je dis que cet, cet acteur-là est très bon.、Oh, i、ouais. l joue normalement dans. Il, il peut se permettre de choisir ce qu'il veut au statut il e présentement. Normalement, choisit des choses qui sont vraiment bonnes, comme son avant-dernier s h u t t e r Island, qui était vraiment excellent.、Euh, mais Inception. C'est plate, puis il ne se passe rien.、Okay. Puis ça prend comme 30 minutes au début du film pour. Ben, 30 minutes, grosso modo, pour se situer dans ce qui se passe vraiment. Puis quand on se dit, ah oui, OK, on comprend vraiment, ben, il ne se passe plus rien. Non,、oh, c'est ça. Puis c'est plat. e Puis moi, c'est deux heures et demie de film, puis je peux te dire que j'ai trouvé le temps long, longtemps. Deux heures et demie? o u i Moi, j'ai écouté、euh, samedi soir、euh, Alice in Wonderland. J'ai pas aimé ça. C'est Weird and. Savannah. Oui, avec、euh, Johnny, Johnny Depp. Johnny Depp et Sarah,、euh, machin chouette.、Euh, si. Sarah Bonham Carter. Oui, c'est ça.、Euh, oui, oui, oui, oui, oui. Celle qui joue dans Harry Potter, qui、exact. fait、euh, la, la démoniaque, la s t r a n g e Oui, qui fait、euh, Bé Bé Béatrice Extrange. Oui, c'est ça. Moi, j'ai trouvé ça weird. C'est weird, mais weird plate, je trouve. C'est cute. Moi, je vais a l i c e i n Wonderland. Ouais, moi, je... Ben écoute,、si、ça n'a jamais été vraiment mon c o n t e le lapin. n le s t pas très, très sanglant, là, <rire> Non, <rire> en fait Il y a le Lièvre est... qui est drôle q u i tire ses sucres, puis l e la i t t qui b r a s s e sa cage. Ouais, hein, ben,、t'sais. j a trouvé ça un peu. Je vous trou... trouve ça un peu ennuyeux. J'ai écouté、ouais. Taken aussi. Ah, ça, c'est hallucinant. C'est éclairant. Liam n e e s o n au sommet de sa forme.、Ah、ouais,、euh, ah、ouais c'est vraiment. C'est quand il va voir son chum, puis que là, regarde, on va arrêter de niaiser, là, puis qu'il tire sa femme, là. Ouais! Hop là! Regarde, tu peux-tu répondre ben, à mes questions Puis il est en dire... train de souper, il vient de se faire inviter oui, à oui, souper, tu s très cordialement, pis u blablabla, bla, ils sont très gentils, pis c'est d m a Donc, on va arrêter de niaiser, là.、Ouais. Ça suffit, là. Non, c'est un très bon film.、Ouais. C'est un très, très bon film, Taken. e、euh, u i s vous pouvez vous le procurer présentement. Je, je le vois régulièrement,、euh, dans les clubs vidéo, là. p o e v e n d e pour elle. e a i s é c o u t e Robin r Hood et, euh. Ouais, j'ai pas. Ben, Moi, j'aimais ai ça. Je ne te dis que rien. Je sais, ce s t pas grave. Ça n'a pas d'importance. C'est plate pour avoir de culture comme toi.、Hein? Non, effectivement, c'est très, très, très, très, très fatigant. Oui. Je pourrais t'aider. Mais、super. ça ne me dit pas. Ça m'aide déjà à tout de même. <rire> tu as fait ça de l'aide. <rire> moi, je me force à te nuire. Mais... Écoute, Le dernier i remaniement de Robert, de Robert Desbois. Ouais. Robert... Ouais, ben, oui, parce que dans le fond. C'est ça... Robert de Loxley. Ben Oui, c'est ça qui est ouais, con.、Ouais, c'est、ouais. parce que. Euh, dans la version de Robin des Bois qu'on connaît, surtout celle avec、euh, Kevin Costner, qu'il s'appelle Robin de Loxley,、ouais. son père c'est Walter Loxley.、Mm -hmm. Là, t'arrives avec ce Robin des Bois-là, lui c'est Robin Longstrike, puis Robert de Loxley、ouais. c'est un autre. Oui, absolument. Par contre, ce qu'il faut donner à cette,、euh, cette version de Robin des Bois, qui met en vedette、euh, Russell Crowe, semble-t-il que c'est la plus fidèle à ce qui serait l'histoire? Bien, moi je pense que c'est. J'en ai vu une coupe, puis j'ai lu une coupe de livres là-dessus, puis effectivement, c'est ce qui est le plus plausible. Par contre, il faut dire que c'est pas vraiment, comme j'en je avais parlé、euh, au retour des vacances, là, quand j'avais vu le film, il、euh, faut pas s'attendre à ce que ce soit l'histoire que l'on connaît. Parce que c'est vraiment comme une p r é q u e l l e Oui, c'est ça. Mais ils le disent dans le film. Tout à fait.、Et、le film, il termine, puis il dit voilà, la légende commence. Voilà, c'est ça. To be continued, effectivement.、Ça. Parce que là, on connaît un Robin à l'époque des Croisades, avant qu'il devienne proprement Robin des Bois. Ben, hors la loi, là, Hors la、lois. loi, c'est ça. x a c t e m e n t C'est un film qui est bien, je、oh, dois dire. C'est bien. Par contre, je me serais attendu que ce soit beaucoup plus sauvage à la、oui, Gadiéton. r u ça, ça brasse plus. Ouais, effectivement. Oui, effectivement.、Euh, par tout de suite après. J'ai bien fait de commencer par Robin Desbois parce que j'ai écouté Centurion tout de suite après. Ah, quel bon film.、Hein? Ça, ça rentre en. Ça, quel ça rentre. bon film, Mais Centurion. Mais, Encore là, j'ai été quelque peu déçu à、okay. certaines places.、Euh, j'ai trouvé que le rescapade est légèrement trop long et il n'y a pas assez de bras aux camarades. Bon, en fait, je suis d'accord avec toi pour un certain point de vue. Par contre, il faut le comprendre comme étant une fuite de survie. Ouais. Ce qui veut dire et ce qui suppose que. C'est plausible de s'aventurer longtemps avant moi, de pouvoir retrouver il, ce qu'on veut. Quand l'autre fait semblant de tomber, là, parce que les loups courent après, là,、ouais. moi, je me serais attendu à ce que les loups sautent dans le tas. Oui, ben, en fait, c'est subjectif. Les loups sautent. En fait. C'est sûr qu'ils sautent. Mais, mais moi, j'ai trouvé cette passe-là vraiment bonne parce que tu comprends que l'instinct de survie de est vraiment ouais, fort ouais, entre eux ouais, autres. Ouais, En t a n d s qu'ils、euh, sont sept initialement, puis、ouais. c e s t de dire,、euh, regarde, c'est un peu tous pour chacun.、Là. Mais la pisteuse muette.、Euh... Ça chie, elle.、Mm. Hein? Moi, j'étais content en maudit à la fin e l a n ta... quand je commençais à être a n n é e là. Ouais,、euh, ouais, ouais, ouais, c s t a i t ça. Tu vois, dans ta partenouche. o、ouais. u a i Pourquoi tu le sais? C'est toi, la sorcière, c'est pas l'autre. Mais encore là, c'est normal qu'on prenne un peu pour les Romains parce que ce sont eux les, les vedettes des films. Mais si on avait vu l'angle sur un, un autre point de vue, ouais, on aurait probablement ça, pris pour les pics. Oui, c'est ça, ça. Mais bref, c'est un très bon film, effectivement.、Euh, il en i n c o m b e à toi, une fois de plus, ce, ce, ce, à cette édition, cette semaine de ben, c l o r e Réanimation. C'est une autre formation qui est sur Nuclear Blast. Oui. Croyez-vous ça, vous, hein, du black metal qui vient du Moyen-Orient? Plus précisément d'Israël, basé à Jérusalem et Bethléem de surcroît. Euh, m e t a l oui. Black metal, je suis surpris. Ben, ça existe. C'est du black metal folklorique de labo. i l m é l a n g e le black avec le folklore israélien. Le band s'est m i les kechs. OK. Avec un nouvel album qui s'appelle t e Epigenesis. C'est excellent, excellent, excellent. Ça va rentrer dans mon top、euh, de cette année. Tu me présentes trois tonnes? Trois, trois pièces, parce que c'est des pièces très longues, mais il y, y a du cerveau là-dedans. C'est vraiment, C'est vraiment, vraiment top. Cerveau! Oui, il y a des zombies. Il y a des zombies. Alors, on va entendre tour à tour、uh, g o a l s of Nineveh. Grand Battas of Baal Sin and Sacred Geometry. Alors, on commence immédiatement. Right. Melekesh. y、yeah. e a là, Chers petits enfants, que c'est tristounet. C'est tristounet. Maman, c'est fini. C'est fini. Fini, fini. Ben, presque. Il est 53. Il nous reste、euh, une pièce. Le temps de vous envoyer p ê t r e et la dernière pièce que Malekesh nous présentera par Sinistro. Et c'était 40. Ben, c'est bon, C'est vraiment h、oh, â t e C'est excellent, excellent, excellent. Beaucoup, beaucoup, ça. Moi, je trouve、euh, celui-là、euh, supérieur à Emmy Series de 2006.、Euh, écoute, je. Je me rappelle que t en as pas s é Oui, oui, j'avais pas s é ça. Je peux pas、euh, vraiment ça, faire de comparaison,、longtemps. mais ça, là. Puis la première pièce, g o a l s of Nineveh. Ça r e n t e hein? C'est incroyable. Puis、euh, le vinyle, il y a des coup, s là. Oui, vinyle double, g o l d o、euh, n a entendu、euh, Grand Gatas of Balsin et g o a l s of Nineveh. On va terminer avec Sacred Geometry, qui sont tirés de l'album The Epigenesis de Melekesh sur Nuclear Blast dans les prochaines semaines. Je vous présenterai, entre autres,、euh, le nouveau Cradle of Field. Ben, on devrait même faire ça s u r u n e prochaine. Oui, d'après moi, oui. Ça va dépendre, comme、euh, Towers, comme tu disais.、Là. Oui, oui, oui.、Euh, le nouveau Swashbuckle, le nouveau Lord w i n s l o c Feg. On va avoir、euh, éventuellement le nouveau Forbidden, le nouveau Death Angel.、Euh, on va avoir. En tout cas, on a, on a du stock-show f t i t à vous faire découvrir. Facile, facile, facile. facile. Facilement.、Euh, notez que. c e s t pas encore, puisque ça vient de me passer par l'esprit, vite de même. Je sais pas. On v a peut-être me péter une bulle de décider de commencer plus tôt la semaine prochaine. Plus tôt? b e n on peut le faire. Ah, c'est vrai, on peut le faire. r o n c l véler n'est pas là pendant les deux prochaines semaines. Si on veut, on peut se permettre de se mettre une heure de plus, ça nous tente. On pourrait commencer à 8 heures? On pourrait le faire. On pourrait présenter plus de stuff? On pourrait le faire. On le fait-tu? Ça tente-tu? Oui. Je n'aurai pas le temps. Ne <rire> dérange pas, c'est toi qui vas chercher à e laisser. Non, non, non. Regarde, on pourrait le faire. Bon, écoutez. On promet rien, mais. Officieusement,、euh... réanimation débutera à 20h la semaine prochaine. Oui. Pour 3h de réanimation, parce qu'on a beaucoup de stocks à présenter.、Oui. On aimerait le faire avant les fêtes. Oui. Pour être capable de refaire notre top. C'est ça. n o Top r e t 1000. Ça ne sera pas un top cette année, ça va être les meilleurs coups de 2010. Oui, c'est ça. Mais Grise en aura beaucoup. C'est cela. Euh, donc, euh, officieusement, réanimation débutera à 20 heures la semaine prochaine. Pour en être certain, vérifiez sur, de, réan... sur le site, pis sur le Facebook de réanimation. Sur le Facebook de réanimation. Vérifiez sur、euh, réanimationad.com. Vérifiez aussi sur sifu.ca. Vous allez avoir les confirmations qui vont être là pour vous dire si on l'officialise. Et l'officialisation se fera d'ici vendredi. Excellent. Sur ce, mon cher Sinistros, et e quand je、on、dis、termine. cher, ce n'est pas péjoratif. r Non, cher, c'est cher comme en、voilà. c h e r mais je suis tout petit, il n'y a pas de problème avec ça. C'est des os. Oui, c'est ça, moi, c'est des os, ce n'est pas de la chair. <rire> Alors, on va terminer avec la pièce Sacred Geometry. Voici Mille c a c h s u r l'album des Epigenesis.、Euh, allez tous vous faire f o t r e Go.